de chronique radio que je fais tous les jeudis avec mon ami Jean-Benoît Gagné à Ciel MF d'Avre-Saint-Pierre dans le cadre de la chronique numéro 15 on parlait De Ford qui rappelle euh, certaines fusions et certains Ford Escape, ce sont ceux qui sont équipés du moteur EcoBoost 1.6 litres. De Toyota qui présente son nouveau RAV4 à Los Angeles. a qui présente aussi sa nouvelle Forte 2014. Et la Mazda 6 qui va s'offrir un moteur diesel en 2013. À la radio, c'est là ce matin. Rendez-vous un petit peu. On a changé de place. Hein, on laisse la place à la radio du Père Noël. On, on a donc pris la chronique. On l'a déplacé. On va parler char avec Luc Deshomo. Salut Luc. Salut Jean-Benoît. En forme. Ah, très Ça... en forme. Puis tu sais laisser la laisser ma place au Père Noël. Je dis, c'est un honneur. Donc. C'est un honneur. Ça me dérange pas. Hey, euh, juste comme ça, c'est en dehors des sujets, euh, de, de, de, des différents sujets qu'on va aborder ensemble. Tu as eu une, une excellente nouvelle, tu vas aller du côté de Détroit pour le Salon de l'Auto. Euh, c'est en février prochain, ça. Oui, si tout va bien, euh, s'il n'y a pas de changement, je devrais être à Détroit euh, du dimanche euh, au mardi, donc du 13 au 15, si ma mémoire est bonne. Euh, avec Ford, Ford Ford qui m'invite là-bas pour aller voir euh, certaines de leurs choses, certains centres de développement là-bas. Euh, C'est un grand honneur d'avoir été invité pour ça parce que, comme tout le monde le sait, je suis pas un vrai chroniqueur automobile, je fais ça comme non, par non, passion. T'es Puis... un solide chroniqueur automobile. Arrête! Ouais. Mais je veux dire, je suis pas payé pour faire ça, je fais ça par passion, je fais pas ça, j'ai pas de, de diplôme en journalisme, donc c'est vraiment je fais ça parce que j'ai du fun à faire ça. Puis que Ford m'invite à aller là-bas, euh, c'est vraiment un grand honneur, donc j'aimerais les, les remercier par, le, par, la, par la bande, mettons. Ben voilà, c'est euh, chose euh, faite. Bon, on va parler justement de Ford, mais pas positivement en début euh, d'intervention. Euh, on fait des rappels, presque 90 000 véhicules qui sont touchés par cette vague de rappels massive. Oui, exactement. Ben, environ 89 000 véhicules qu'on parle. Euh, donc, mais c'est un rappel volontaire. Donc, il faut donner crédit à Ford pour ça. C'est qu'ils n'ont pas attendu, comme certains autres constructeurs qu'on nommera pas, font des fois. Ils attendent que euh, le gouvernement américain... Euh, ou l'organisme gouvernemental américain qui gère l'automobile décident de faire des rappels. Ils ont fait un rappel volontaire. Euh, c'est le quatrième rappel, par exemple, c'est pour le 4 cylindres 1.6 EcoBoost. Donc, c'est un moteur qui se retrouve dans la nouvelle fusion et aussi euh, dans l'Escape depuis le début de l'année. Euh, donc, c'est un rappel à cause que le moteur peut surchauffer euh, puis ça peut créer même, dans certains cas, un feu dans le compartiment moteur. Euh, donc, c'est à peu près 73 320 Escape puis 15 833 fusions qui sont affectés. Donc, si vous avez un Escape ou un Fusion euh, avec euh, un moteur 1.6 EcoBoost, juste contactez euh, votre euh, concessionnaire, puis donnez le numéro de série de votre auto, puis eux autres vont être capables de savoir si vous êtes affecté par le rappel ou non. Ça, c'est euh, quand même important de le, de le mentionner. C'est le genre de trucs qu'on ne vérifie pas toujours. Il y a un site du gouvernement, d'ailleurs, pour ça, le citoyen... Euh, Euh, en santé ou quelque chose en sécurité.gc.ca, euh, je suis pas sûr de l'adresse, je la mettrai sur la page Facebook de ces liens-là, sur lequel euh, domaine alimentaire, les jouets, les véhicules, où est-ce qu'on indique tous les rappels euh, qui touchent la population canadienne. Il faut faire attention à ce genre de choses-là, puis il me semble que ça passe trop souvent dans le bar. Des fois, ça passe inaperçu, mais souvent, euh, si c'est pas urgent, là, c'est parce que c'est vraiment un, un rappel urgent, parce que ça peut créer des feux, mais sinon, souvent, euh, s'il y a un rappel pour quelque chose de pas trop urgent. Souvent, on va recevoir une lettre par la poste qui va nous dire d'apporter notre auto euh, au, au garage euh, dans les délais euh, les plus rapides. Là. Les ou, plus maudits. Ou quand on, a, quand on a la chance. Là. Des fois, c'est pas urgent. Donc, euh, mais Dans ce cas-là, Ford voudrait régler le problème le, le plus tôt possible. Donc, contactez votre concessionnaire si vous avez une de ces voitures-là, puis ils vont euh, vous régler le problème dans, dans les, les, les délais raisonnables. En tant que chroniqueur automobile, tu disais là ce pas professionnel. On fait ça pour le fun. Le Salon de Los Angeles est quand même une destination rêvée pour les chroniqueurs auto. Et cette année, bien, Toyota utilise cet euh, événement-là pour lancer leur nouveau RAV4. Oui, c'est la quatrième génération du RAV4. Euh, bon, pour le nouveau RAV4, euh, Toyota a décidé de ne plus offrir de V6 euh, dans le RAV4, mais aller juste avec un 4 cylindres de 2,5 litres qui va donner 176 chevaux. Euh, bon, euh, Toyota a quand même cru bon de se débarrasser de la vieille transmission à 4 vitesses qu'il y avait dans le RAV4, aller jusqu'à l'année passée ou aller jusqu'au modèle présent, parce que le nouveau modèle va sortir juste euh, au printemps. Euh, pour une transmission à 6 vitesses avec un mode éco, donc pour sauver plus d'essence, puis un mode sport qui va nous donner un peu plus euh, d'accélération rapide. Euh, donc Puis aussi, ce que les gens qui aimaient un peu le RAV4, qui aimait un peu moins, c'était l'espèce de porte de grange euh, pour ouvrir le, le coffre à l'arrière. Au lieu de s'ouvrir comme un hayon normal, ça s'ouvrait euh, de côté puis on avait un pneu sur, euh, sur la porte, un peu comme, comme un Jeep. Mais on se dit pour un RAV4, c'était peut-être moins nécessaire. Un Jeep, ça, ça son utilité. Pour un RAV4, c'était juste comme pour le look. Le monde trouvait ça un peu, un peu fatigant. Euh, C'est pas facile à ouvrir quand tu es dans un stationnement pour mettre ton épicerie dedans. Donc, Toyota s'est débarrassé de ça et a installé euh, un. Euh, un haillon régulier donc ça va euh, faire taire les critiques qui n'aimaient pas vraiment ça puis j'en étais un, un de ceux-là euh, donc Toyota espère avec ça pouvoir euh, regagner euh, le, le prix du meilleur VUS parce qu'ils ont été en tête pendant beaucoup d'années puis maintenant se sont fait dépasser par, euh, par les, les, les autres là, comme les Coréens et aussi euh, Ford avec son Escape Y'a qui a redessiné sa, sa, sa, sa, son regroupement de véhicules qu'ils offrent et ben maintenant c'est autour de la Forte d'être dévoilée. Oui, la Forte euh, qui était due pour un, un, un remaniement, mettons euh, au moins un redesign. Donc ils ont redessiné la Forte. Euh, ça ressemble beaucoup euh, à l'Optima. Donc si vous regardez un Optima puis vous regardez la, la nouvelle Forte, c'est comme une Optima mais plus petite. Donc, ils ont fait un peu ce que, euh, ce que Hyundai a fait avec la Sonata et l'Elantra. C'est des autos qui se ressemblent beaucoup. C'est le même design, le même style, mais dans une version un peu plus rapetissée. Donc, on a la même euh, calandre qui, qui appelle la Tiger Nose, là, qui est euh, née de tigre. Euh, pareil comme l'Optima. Euh, ce qui est bien aussi, l'Optima va aussi, euh, Pas l'Optima, mais la, la Forté va avoir le droit au nouveau moteur 4 cylindres 1.8 litres à injection directe. d'une puissance de 148 chevaux. Euh, le modèle EX va aussi être disponible avec une, une nouvelle version retravaillée du 4 cylindres 2 litres, donc un petit peu plus puissant. Ça va donner 173 chevaux. Euh, puis la nouvelle Forte devrait être mise en vente euh, dans le premier quart de 2013. Puis, ce qui est intéressant, elle va avoir en option les sièges avant et arrière chauffants. Ce qui est le fun de, de faire des chroniques semaine après semaine, c'est de voir que des fois, on spécule, on, on lance des rumeurs, on se dit « ah, ça va s'en venir ». Puis finalement les choses se réalisent c'est le cas entre autres de la masse de 6 on parlait d'un moteur qui euh, était le Skyactiv avec de l'essence euh, diesel ben finalement c'est dévoilé Oui, c'est ça. On avait parlé dans une chronique, je pense que c'est peut-être notre deuxième ou troisième chronique au début, on parlait qu'il y avait des rumeurs que Mazda euh, amènerait le moteur diesel en Amérique et c'est chose faite, c'est annoncé officiel. Euh, la Mazda 6, la nouvelle Mazda 6 va avoir Euh, un moteur diesel de disponible C'est un moteur diesel turbo compressé De 2.2 litres Qui devrait là, théoriquement avoir une puissance De 173 chevaux Si on se fie euh, au, au même moteur diesel Qui est disponible en Europe présentement euh, Donc ça devrait être la même puissance là, Parce que c'est à peu près le même moteur Euh, la Mazda 6 va être mise en vente en janvier la Mazda de base va avoir un moteur 4 cylindres de 2.5 litres d'une puissance de 184 chevaux puis 185 livres pieds de couple puis les deux moteurs vont avoir la technologie Active. le moteur diesel lui devrait être disponible dans euh, la deuxième moitié de 2013 donc un petit peu plus tard Merci beaucoup Luc, c'est déjà ce qui fait le tour pour cette semaine, on se dit à jeudi prochain Oui monsieur, la semaine prochaine on parle de la Kia Optima Oui, que tu as es essayé. Oui, que je suis en, en train d'essayer. Puis à date, euh, c'est très bien. Je suis bien impressionné. Parfait. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Salut, Jean-Benoît. Et dans la chronique numéro 16, on parle de mon dernier essai routier de la saison qui est la Kia Optima EX Turbo 2012. Cette semaine, pour la chronique automobile, Luc Desormeaux qui est avec nous. Salut, Luc. Salut, Jean-Benoît. comme à l'habitude, euh, qui vient faire son tour euh, Luc, mais cette semaine, un peu plus euh, spéciale. C'est toujours... Euh toujours un peu différent, c'est le fun, hein? quand tu as eu la chance de tester et d'avoir entre tes mains une bagnole, cette semaine, la Kia Optima EX Turbo 2012. Ouais, c'est ça, c'est une voiture que je regardais depuis longtemps, même personnellement, parce que c'est une voiture que je trouvais vraiment belle quand elle est sortie, euh, la ligne, le, le, le coupé de cette voiture-là est vraiment, vraiment jolie, euh, ce que je voulais savoir, c'est bon, est-ce que ça se comporte aussi bien que l'allure qu'on lui a donnée, Euh, qui est quand même des fois important. Des fois une voiture est super belle, mais euh, en tant que, que comportement routier, ça, des fois, ça en arrache. Euh, c'est pas le cas de la Kia Optima, là, qui d'après moi est capable de combattre euh, assez facilement avec euh, les, les compétiteurs de cette catégorie là, comme la Honda Accord, la Ford Fusion, euh, la Nissan Altima, ces choses comme ça là. Ça s'est beaucoup amélioré chez Kia. Avant, là, on se rappelle, il y a quelques années, c'était la vache maigre de l'automobile. On se disait, ah, c'est c'est pas de la qualité mais on a beaucoup travaillé là-dessus euh, sur la fiabilité sur la conception des véhicules et ça paraît en 2012 Kia, c'est plus un triple c'est une vraie bonne marque. Oui, c'est ça, c'est c'est l'équivalent à Hyundai, je veux dire, faut pas faut pas se le cacher là, c'est des compagnies qui travaillent ensemble, les moteurs sont partagés, les technologies, les plateformes sont partagées aussi. Euh, la Kia Optima qui est finalement la cousine euh, très, très proche euh, de la Hyundai Sonata. Donc, c'est bâti sur la même plateforme. C'est vraiment, on travaille sur le look. Euh, Kia qui travaille sur un look plus agressif, euh, peut-être, que, que Hyundai. Euh, c'est ce qui m'attirait vers la Kia Optima. Euh, donc, l'Optima, si on regarde, l'échelle de prix, on part à 21 995, puis on peut aller jusqu'à un petit peu moins de 34 000 Il euh, y a deux moteurs disponibles, un 4 cylindres 2.4 litres de 200 chevaux, qui est un moteur régulier sans, sans turbo, là. Puis on a un moteur, moi le moteur que j'avais dans le modèle d'essai, c'est un 4 cylindres 2 litres turbo, euh, ce moteur-là donne 274 chevaux. Euh, si vous achetez le modèle de base, vous pouvez avoir une transmission manuelle euh, qui est à 6 rapports ou euh, si vous optez pour la transmission euh, qui est en option, c'est une automatique aussi à 6 rapports. Sur le modèle turbo, il y a seulement la automatique à 6 rapports de disponible mais Il euh, y a des palettes euh, de changement de vitesse au volant, euh, si ça vous tente de changer les vitesses vous-même, vous pouvez quand même le faire. Euh, la consommation euh, de, moi je vais parler du modèle turbo parce que c'est celui que j'ai essayé, là. Euh, oui. la consommation annoncée par euh, Kia est de 9.2 litres au 100 km euh, sur, euh, en ville, puis 5.8 litres au 100 km sur route. Euh, moi, j'ai eu une moyenne de 8.7 litres au 100 km durant euh, ma semaine d'essai, donc c'est pas mal dans le milieu, puis moi, ben je reste dans la région de Montréal, je travaille avec le Saint-Laurent, fait que c'est du trafic aller-retour, mais des fois, c'est quand même pas super, donc je trouve 8.7, c'est quand même bien, euh, si je calcule, ça consomme un petit peu moins que ma de 3 euh, 2008, donc c'est quand, quand même pas super. Euh, de base, dans la Kia… Euh, si vous achetez même le modèle de base, il y a un volant inclinable et télescopique, donc c'est vraiment bien, on peut se trouver une bonne position de conduite là, pour placer le volant comme il faut, des miroirs chauffants, puis euh, le Bluetooth avec les commandes au volant, donc ça, ça vient de base sur n'importe quel modèle que vous allez acheter. Ce qui est quand même bien, là, pour, la, la, pour le, le, le plaisir de conduite d'être ajusté là, comme nous autres on a, on a besoin, chaque personne est différente, ça c'est le fun. C'est ça, puis le, le Bluetooth qui est souvent une option, dans, d'autres modèles, fait qu'on, ça prend ces 500 de plus, 250 de plus pour pouvoir avoir le Bluetooth, qu'il euh, qui a, et il y a une aussi de mettre ça de base. Euh, dans la plupart de leurs voitures. Donc c'est déjà, euh, déjà quelque chose de bien. On est rendu là hein, on... avec la technologie avec les téléphones d'aujourd'hui. On est rendu là, fait pourquoi pas? C'est ça, surtout que la loi nous empêche de faire des appels avec le téléphone en main. Donc le Bluetooth, c'est le bienvenu puis c'est toujours mieux d'avoir ça dans la cabine que d'avoir un, un, quelque chose dans l'oreille ou un, quelque chose qu'on met sur le pare-soleil pour le Bluetooth. Le, le son est toujours, moi je trouve le son est meilleur quand c'est directement dans l'auto. Donc la, dans dans le modèle j'ai essayé aussi j'ai eu euh, j'avais le système de divertissement UVO euh, c'est fait par Microsoft donc ceux qui connaissent le système Sync c'est semblable le look est différent j'avais un petit écran tactile euh, pour la radio satellite ces choses là donc c'est c'est très beau c'est très bien fait ça marche très bien euh, c'est facile à utiliser Donc c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de très bien. Puis Microsoft qui commence à aller dans plusieurs autres compagnies. Avant ils était vraiment avec Ford. Ils ont fini leur système là. Puis là il l'offre à différents constructeurs qui est est un de ceux-là. Donc le système s'appelle UVO. Euh, on a une prise USB pour brancher une clé. On peut mettre euh, une prise d'écouteur pour un iPod, quelque chose comme ça. Donc ça fonctionne ça fonctionne bien. Je l'ai utilisé toute la semaine. Euh, on a dans le, hey, le, le... Avant, avant Luc de de, oui. de partir sur d'autres points. Mm -hmm. euh, tu vas parler d'écran tactile. Mm -hmm. Tu l'as essayé au mois de décembre Il commence à faire froid. Ça réagit comment ce, ce type de technologie-là au froid Parce que ici, l'hiver euh, est euh, moins 40. Là, le, le véhicule finit par atteindre moins 40 quand on en a. Ça réagit comment ces, ces contrôles-là Ben moi, j'étais quand même. Ça a été quand même pas super. Je pense que le plus bas qu'il a fait, c'est moins cinq. Puis j'ai eu aucun problème avec l'écran tactile. Là. Il répondait bien tout le temps. Fait à moins trente, je le sais pas là. <rire> je l'ai pas essayé à moins 30, mais dans les conditions que j'ai utilisées, en partant le le matin, même quand le chauffage n'était pas, euh, quand la température de la cabine n'était pas devenue à la température optimale, euh, l'écran tactile marchait très bien aussi. Euh, okay. la seule chose que j'ai eu le problème avec, puis je m'en allais justement là. Euh, bon, moi j'avais le toit ouvrant, euh, ouvrant panoramique aussi, là, qui, qui ça, ça donne un intérieur vraiment bien éclairé, c'est vraiment très beau. Euh, j'avais un système sans clé, donc pas besoin de clé pour partir l'auto. La clé est dans ma poche toute la semaine, tu rentres dans l'auto, tu appuies sur le frein, tu passes sur le petit bouton Start, l'auto démarre, tu veux l'arrêter, tu passes sur le petit bouton Start, l'auto arrête. J'avais aussi un système pour débarrer les portes et c'est le seul bémol que j'ai eu. Euh, le système débarrer les portes, as la clé dans ta poche, as un petit bouton sur la poignée. Quand tu pèses dessus, ça déborde une fois, ça déborde la porte du conducteur, deux fois, ça déborde les autres portes. Euh, une journée, la journée que j'ai enregistré le vidéo, euh, je suis allé pour débarrer l'auto, puis le petit bouton, il est resté dans le fond, il est jamais revenu, puis la porte a jamais débarré. Donc, avec le froid, la glace, le verglas, euh, ce système-là fonctionne peut-être un peu moins bien. Donc, il va falloir sortir la clé de sa poche pour débarrer l'auto avec la, la télécommande. Tu me parles d'un moins 5, le maximum que tu as vu. OK, je t'inquiète. De ce côté-là, c'est mais c'est le fun que tu aies pu tester ça et que tu aies pu le voir. C'est ça, mais ça, ça va probablement arriver. sais, c'est pas parce que c'est arrivé... Euh, chez Kia, ça, probablement que ça va arriver avec tous ces systèmes-là parce que c'est un petit bouton tout petit, puis il, il est comme inséré à l'intérieur de la poignée, puis l'espace alentour de la poignée, puis du bouton est pas vraiment large. Donc aussitôt qu'il y a un peu de glace qui s'insère là-dedans, le bouton fonctionne un peu moins bien. Euh, J'imagine que si, si ça se réchauffe dans la journée, il, il dégèle et il se met à fonctionner. Le lendemain, il fonctionnait très bien, mais cette journée-là, j'ai pèsé dessus et il est resté au fond. Fait que j'ai pas pu m'en servir. mais comme je disais, ça c'est pas un problème. De chez Kia seulement, ça va promettre. Tous les systèmes qui sont comme ça sur toutes les autos vont avoir le petit problème avec le verglas parce que bon, on peut pas s'en sauver là. Euh, donc pour le restant, c'est une voiture qui, qui se comporte sur la route euh, comme des voitures plus dispendieuses Euh, le modèle que j'ai essayé était un peu moins de 32 000 là avec les sièges en cuir chauffant, euh, le toit vitré euh, ouvrant, euh, puis une coupe d'options. Euh, le look est très beau, on a un échappement double sur l'auto, la grille est vraiment euh, agressive. C'est vraiment, vraiment, vraiment une voiture euh, qui est très jolie. Si vous cherchez une berline intermédiaire, genre un accord, une Camry ou quelque chose comme ça, je vous dirais mettez-la sur votre liste, allez la voir là, parce que l'essayer, c'est l'adopter. C'est vraiment une voiture qui se comporte très bien sur la route, très confortable. Euh, moi, je fais quand même à peu près une heure et demie, deux heures de route par jour puis j'ai vraiment adoré le comportement routier de, de cette auto-là. -là, c'est vraiment confortable. On se croirait dans une voiture un peu plus chère. OK. Euh, on vise quel public avec cette, euh, cette voiture-là? Tu sais comment est-ce que j'aime... Tu sais, pour finir un peu, là, cibler les, les, les personnes qu'on vise, ça ressemble à qui euh, qu'on regarde ce qu'il y a pour euh, l'Optima EX Turbo? Mais je pense qu'on cherche quelqu'un qui cherche une voiture familiale, euh, donc une voiture, euh, une berline, quelqu'un qui à s'acheter une, une Honda Accord, donc quelqu'un peut-être... milieu trentaine aller jusqu'à 50-60 ans, il n'y a pas vraiment de limite à, à l'âge pour cette voiture-là. On cherche quelqu'un qui aime un look un look plus agressif que les autres berlines sur le marché. puis on, quelqu'un qui aime aussi le look. C'est sûr, si on regarde à l'intérieur, quand on s'assoit dans l'habitacle, on a l'impression euh, d'être dans une voiture vraiment haut de gamme parce que tu regardes les finitions, c'est vraiment super bien fini. Mais quand tu commences à toucher, tu t'aperçois que ce que tu prends pour du, une finition de cuir, c'est une finition de plastique avec des fausses coutures. Mais <rire> mais à l'œil, c'est vraiment bien fini. Puis comme je dis dans, dans la vidéo que j'ai faite, c'est qu'on peut pas s'attendre à payer... c'est moins de 32 dollars pour une voiture qui a l'air d'une voiture de 40 tu sais puis s'attendre à ce qu'il y a vraiment du cuir partout puis des choses comme ça fait que c'est super bien fini au toucher je veux dire c'est pas c'est pas tu tu touches pas ça tu dis pas wark là c'est vraiment doux quand même c'est juste que c'est pas du cuir mais au look là on dirait une voiture beaucoup plus chère que ce qu'on paye pour donc on, on cherche probablement ça quelqu'un en en 30, en 30 35 aller jusqu'à peut-être une cinquantaine d'années, 60 ans, euh, c'est probablement la, la, la clientèle cible euh, de Kia, mais quelqu'un qui veut une berline qui n'a pas nécessairement l'air plate. Bon, bon, pas cher autrement dit. Oui, très très bon, j'ai été très surpris. Il ne faut pas oublier la, la Kia Optima, c'est vraiment la voiture fort pour Kia, c'est la première à adopter le nouveau look. Euh, ce appelle le tiger nose là, euh, nittig, qui vient euh, d'un designer qui ont été cherchés chez Audi. Donc c'est vraiment euh, leur première euh, salve en disant aux autres regardez ce qu'on est capable de faire. On est capable d'aller euh, compétitionner avec vous autres ceux qui sont dans ce marché là depuis depuis le début. T'sais. Donc euh, c'est une voiture à, à, à vraiment à regarder. Euh, c'est une voiture que si les gens embarquent là, ça pourrait euh, ça pourrait faire mal à certains autres constructeurs parce que c'est c'est de la bonne qualité on parle pas de de Kia des années euh, début 2000 2005 là. Euh, 2004 c'est vraiment autre chose là. on passe euh, on passe à la vitesse supérieure avec cette auto là Luc, c'était ta dernière, euh, ton dernier test automobile pour cette année euh, à cause de la saison hivernale. C'est aussi ta dernière chronique sur les ondes pour 2012. Mais on vient en 2013. Euh, Qu'est-ce qu'on surveille là, au mois de janvier Entre autres, euh, euh, du côté de Détroit. Oui. Il y a le salon de Détroit. Il y a le salon de Montréal. Euh, qui sont deux grands grands salons, là, fait qu'on va probablement couvrir ça. Euh, salon de Détroit il y a beaucoup de compagnies qui retiennent des nouvelles puis des dévoilements euh, pour le salon de Détroit Puis même selon ce que j'ai su, on aurait une première mondiale cette année de Honda à Montréal. Wow. J'ai hâte de voir ça. Là. On y devrait avoir le dévoilement à Montréal, c'est le 17 janvier que le salon est ouvert pour euh, la presse. Puis après ça, le 18, ça rouvre pour le public pour une semaine. Là. Euh, donc, moi, je vais être je vais être là le 17 pour le dévoilement. J'ai hâte de voir ce que Honda va nous présenter. Ils sont ils sont dus pour nous présenter quelque chose de choc. Là. Vraiment, Parfait. vraiment Parfait. se démarquer. Là. On aurait l'occasion de se reparler. On va, on va suivre ça euh, grâce à toi euh, en direct là-bas. on euh, fera des interventions. Là. Si jamais, là, justement, il y a une première mondiale, on dérogerait de nos habitudes pour on se jagerait en ondes. Euh, on va s'organiser. On regardera ça. Merci beaucoup, Luc. Merci, Jean-Benoît. À... Salut. Joyeuse fête à tout le monde. Joyeuse fête. Il est à 8h20, c'était Luc Désameau, co-animateur de l'émission Réalité Augmentée, à CILA, les lundi soir à 19h30 et aussi chroniqueur automobile dans le show du matin. Merci beaucoup, ouais. Luc. Alors c'est tout pour cette semaine, ce sera la dernière compilation de chroniques pour 2012, on sera de retour en janvier. Ne manquez pas le podcast régulier du podcast auto qui enregistrera euh, la semaine prochaine, donc le 20 décembre. Ce sera aussi le dernier podcast euh, de la saison pour le podcast auto. On recommencera le podcast euh, début janvier ou milieu janvier, là. donc euh, vérifiez euh, iTunes et le site de Facteur Geek. pour euh, voir quand on sera de retour. Donc, merci à tous d'avoir écouté et euh, je vous dis joyeuses fêtes et on se revoit l'année prochaine.